i a d y r o c Classique en ce vendredi 5 juin de l'an 2009. Je m'appelle Alain Lefebvre et je serai là pour vous accompagner en musique pour les quatre prochaines heures. Aujourd'hui, deuxième partie de notre spécial 1969, une année que plusieurs considèrent comme la meilleure et la plus fantastique de l'histoire du rock, puisqu'on a vu de grands changements et de nouvelles tendances profiler cette année-là, des bouleversements et de véritables chefs-d'œuvre y ont vu le jour. On n'a qu'à penser à Abbey Road, des Beatles, au premier Santana et à l'album Stand Up de Jethro Tall, pour n'en nommer que quelques-uns. Donc, afin de souligner le 40e anniversaire de cette année prolifique. Je vous ai préparé trois émissions entièrement consacrées Aux plus grands albums parus en 1969. La semaine dernière, nous avons fait le tour de janvier jusqu'au printemps 1969. Cette semaine, on va faire le tour des albums parus de mai jusqu'à la fin de l'été. Je vais vous présenter, entre autres, des albums des Doors, Grand Funk Railroad, Santana, CCR, Stooges, The Beatles et Jethro Tall. En plus de vous faire tourner des extraits enregistrés en concert au cours du Festival Woodstock, Et je vais vous présenter un groupe a n g l a i s très obscur du nom de High Tide qui faisait des trucs qui sortaient de l'ordinaire et qui ont fait paraître leur premier album en 69 intitulé Sea Shanties. Donc, une émission qui devrait encore une fois plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Tout de suite, on va débuter en force avec 345 tours qui ont vraiment marqué l'année 1969. Dans un moment, on va entendre Thunderclap Newman et leur classique Something in the Air.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 The One Hit Wonders, Thunderclap Newman avec le classique Something in the Air qui a été repris souvent au cinéma, entre autres dans les films The Magic Christian de 1969 et Almost Famous de 2000. Une pièce produite et arrangée par nul autre que Pete t o w n s h e n d le guitariste des Who, dont ironiquement, c'était le seul numéro un en carrière parce que les Who n'ont jamais atteint la première place des palmarès, assez étonnamment. Juste avant ça, on a entendu les Stones avec Honky Tonk Woman qui a fait un tabac sur les o n d e s des stations rock en juin 1969. Et au début du bloc, on a entendu les Beatles et le classique Get Back qui a fait un malheur dans les stations rock en avril 1969 et qui était une des rares pièces rescapées des sessions avortées du film Let It Be à l'époque.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 Un groupe qui a eu un impact tout à fait remarquable sur le paysage musical du début des années 70, c'est le Quatuor Jethro Tall qui mettait en vedette le chanteur, guitariste et flûtiste Ian Henderson et qui、euh, mélangeait le rock au blues, au jazz, à la musique classique et surtout au folk anglais et、euh, c'est un des premiers groupes à avoir jeté les bases de ce qui est devenu Le rock progressif. Ian Anderson avait une très belle plume. Il offrait des textes d'une grande densité et souvent surréalistes. Ils ont débuté au moment du fameux blues boom britannique avec des groupes comme Fleetwood Mac, Chicken Shack et Savoy Brown. Leur premier album, This Was, de 1968, était dominé par le guitariste Mick Abraham, qui était un véritable maniaque de blues et qui a quitté le groupe peu de temps après la sortie de l'album. Il a été remplacé successivement par Tony Ayomi de Black Sabbath et Martin Barr, avec qui ils ont enregistré le deuxième album à la fin de l'année 68, Stand Up, qui est paru en Angleterre en 69. Un album, encore une fois, fortement marqué par le blues, mais avec de très fortes tendances folk. Ce n'était pas encore du rock progressif, mais on voyait. Une évolution pour Jethro、euh, qui commençait à vraiment mélanger les genres et à présenter une musique hybride. On va tout de suite écouter trois extraits de cet album Stand Up de Jethro Tall sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières. La Radio des Mélomanes e t la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou 89.、Mmh. Jeff Rossall avec trois pièces tirées de leur deuxième album Stand Up. Paru en mai 1969, le premier album sur lequel est apparu le guitariste Martin Barr, qui fait encore partie du groupe aujourd'hui avec le chanteur et flûtiste Ian Anderson. On vient d'entendre Nothing is Easy, une des、euh, très belles pièces des débuts de Jethro Tall. Juste avant, on a entendu la relecture d'une pièce de Jean-Sébastien Bach, c'est-à-dire Bourré. e Et Au début du blog, on a entendu la pièce A New Day Yesterday qui ouvre l'album. Jethro Tall qui a ouvert plusieurs portes、euh, en Europe, particulièrement. En mélangeant le folk anglais traditionnel au rock, au blues, au jazz et à la musique classique. C'est l un des premiers groupes à avoir synthétisé, mélangé les genres et à forger ce qui est devenu le rock progressif au début des années 70. Au moment de leur deuxième album, toutefois, Stand Up, leur style n'était pas encore clairement défini. Ils étaient plus près d'un groupe de blues rock que du groupe de rock progressif qu'ils sont devenus deux, trois ans plus tard.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 De toute l'histoire du rock. On va poursuivre avec trois groupes majeurs de la fin des années 60 qui ont sorti des albums fantastiques qui ont vu le jour comme ça en mai 1969. Dans un moment, on va entendre Procol Harum et Frank Zappa, mais tout de suite, on écoute le Quicksilver Messenger Service sur les ondes de la seule station à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières, c s t Fou 891 FM. Tellement beau. Oh, je t'aime tellement. Ben voyons, Amélie, qu'est-ce que tu fais là avec ton BC? Passion Vélo, la place qui offre le plus vaste choix d'accessoires et de vêtements pour les mordus de vélo. Vélo de route, de montagne, hybride et urbain. Aussi, réparation de vélos de t o u t e m a r q u e conseillers et mécaniciens prêts à répondre à toutes vos questions. Passion Vélo, 4,95 barcoff à côté du Périgny. Chaque, chaque mois, des milliers, milliers d'internautes visitent le www.sifou.ca. Un site web exceptionnel. d i f f u s i n s u le signal exceptionnel, de, de, exceptionnel. de la radio exceptionnelle. Partout dans le monde. Sifou.ca, présentation、Cfou、d i n f o t e c h Internet. Sifou est à la recherche de chroniqueurs étudiants pour la session d'automne 2009. 1000 dollars en bourse sont offerts. Envoie ton CV à dgcfou.uqtr.ca avant le 24 août. Chez Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan, ça sent le gros bon sens, avec le printemps à 0%. Avis au finissant, notez que la toute nouvelle Nissan Versa et Nissan s e n t r a est éligible au rabais diplômé. Pour le prix, le service, la qualité, chez nous en Morsi, c'est Nissan. Informez-vous chez Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan. Adari、uh, Ada C'est dans la dimension Rockle h a r e m avec la pièce titre qui ouvre leur album classique A Salty Dog, paru en juin 1969. Très, très bon disque de rock élégant et même majestueux qui a beaucoup marqué la fin des années 60. Juste avant ça, on a entendu Frank Zappa et les Mothers of Invention avec la pièce instrumentale King Kong 6, une pièce en 3 à 8 qui préfigurait le. mouvement, jazz, rock, fusion, qui s'est développé dans les années suivantes. Au début des années 70, c'est tiré de l'album Uncle Meat, paru aussi en juin 69. Un album extrêmement original, révolutionnaire et bizarre à l'époque,、euh, qui a, et qui a débuté、euh, comme la trame sonore d'un film qui, ce film finalement n'est jamais sorti. C'est très loin d'être son meilleur disque, toutefois, à Frank Zappa. C'est très difficile d'accès. Au début du b l o c on a entendu une des formations de rock psychédélique l e s plus prestigieuses de San Francisco, Quicksilver Messenger Service, avec un des meilleurs disques du genre e n r e g i s t r é dans les années 60, Happy Trails. Paru en mai 69, album doté d'une magnifique pochette, très surprenante pour un groupe psychédélique. C'est à mon humble avis le disque qui représente le mouvement psychédélique de San Francisco à son meilleur. Beaucoup de longues improvisations par de très bons musiciens. Happy Trails, la pièce qu'on a entendue, c'est、euh, la r é l e c t u r e du classique de b o a u Deadly, Who Do You Love, parties 1 et 2. Vous êtes à l'émission r o c k Classic en compagnie d'Alain Lefebvre. r o c k Classic, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente la deuxième partie de notre spécial 1969 qui souligne le 40e anniversaire de cette année charnière qui est considérée par plusieurs comme la meilleure année de toute l'histoire du rock. Dans ce moment, on va entendre la musique de Jeff Beck et de Yes, mais tout de suite, on écoute des Californiens de Spirit sur les ondes de la seule station faire tourner du vrai rock à t o i r é C'est f o u ボ9ル、ああ、ハッサ Just like a child Premier balbutiement de Yes avec la pièce Looking Around, tirée de leur premier album homonyme, paru en juillet 1969. Un album inventif, ambitieux et un véritable vent de fraîcheur avait écrit les critiques de l'époque, beaucoup plus près du rock progressif que leurs contemporains de Genesis, qu'on a entendu la semaine dernière, mais tout de même un Yes très loin de celui qu'ils sont devenus avec Steve Howe sur le Yes album. Deux ans plus tard, ils avaient encore des relents de Vanilla Fudge sur leurs deux premiers albums. Ils ont trouvé leur、euh, véritable personnalité、euh, par la suite, vraiment avec l'arrivée du guitariste Steve h a r d Mais il s'agissait tout de même d'un très bon début. Juste avant, on a entendu le Jeff Beck Group avec la pièce instrumentale Rice Pudding qui clôture leur deuxième album, Hola, paru en juin 69. Le groupe s'est séparé par la suite et Rod Stewart et Ron Wood se sont joints aux Small Faces qui se sont rebaptisés les Faces tout simplement. Au début du bloc, on a entendu l e s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 De toute l'histoire du rock. The Doors, c'est un des très grands groupes de la fin des années 60. Par contre, en 1969, ils commençaient à en arracher, surtout à cause de, des frasques de leur chanteur Jim Morrison, qui faisait de plus en plus des siennes et dont la consommation d'alcool était rien de moins que stupéfiante.、Euh, son comportement était de plus en plus détraqué et ça l'a mené à faire、euh, une gaffe monumentale, c'est-à-dire celle du concert de Miami au cours de De laquelle,、euh, au cours duquel il s'est e x h i b é devant l'auditoire. Et ça, ça a eu des conséquences majeures sur son groupe qui ne s'en est pas vraiment remis. En juillet 69, les Doors ont sorti leur quatrième album, quatrième album en moins de deux ans et demi, intitulé The Soft Parade. C'est loin d'être leur meilleur album. En fait, c'est De loin, leur moins bon, mais le groupe a tenté de se réinventer en expérimentant sur ce disque avec les cuivres, les cuivres qui étaient de plus en plus en vogue dans la musique rock en 69 avec les Blood, Sweat and Tears, Electric Flag et s l y and the Family Stone. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui convenait aux Doors et l'album a été un échec artistique. Toutefois, on retrouve aussi de très bonnes choses sur ce disque, dont ce classique. Touch me s u r l e s ondes de la radio 私 u トゥッチ・ミー、私のトゥッチ・ミー、私のトゥッ a ミー、私のトゥッチ・ミ o m e n ゥッチ・ミー、o のトゥッ e e ー、私のト e ッチ・ e ー、私のトゥッチ・ミー、私のト e ッチ・ミー、e の u ゥッチ・ミー、o のトゥッチ・ミー、r のトゥッチ・ミー、私 t トゥッチ・ミ What was that?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 Vous o f f r e en exclusivité une garantie de deux ans sans frais sur les appareils sélectionnés pour une nouvelle activation de 36 mois. Certaines conditions s'appliquent, voire les détails en magasin. Offre d'une durée limitée, dépêchez-vous. Digital Excel, détaillant autorisé Telus, deux succursales pour mieux vous servir. 2435 Boulevard des Récollets Trois-Rivières, secteur Ouest, voisin de Concepta, et au 417 Barcoff, secteur Cap de la Madeleine. C'est fou, est à la recherche de chroniqueurs étudiants pour la session d'automne 2009. 1000 en bourse sont offerts. Envoie ton CV à DGCFOUUQTR.ca avant le 24 août. C'est l 9 il y a eu n f m La radio, justement. Quand je suis là, dans la s c o l e de seminary, il y avait une personne qui a mis la proposition. That you can petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. You cannot petition the Lord with prayer. And you La longue pièce titre de leur album The Soft Parade, paru en juillet 1969. Juste avant, on a entendu Wild Child et au début du b l o c on a entendu le classique Touch Me. Vous êtes à l'émission Rick c l a s s i q u en e compagnie d'Alain Lefebvre. Rick Classic, q u qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente la deuxième partie de notre spécial 1969, deuxième de trois, qui souligne le 40e anniversaire de cette année c h a r n i è r e qui est considérée par plusieurs comme la meilleure année de toute l'histoire du rock. Dans le domaine du hard rock, un des groupes les plus remarquables et percutants du début des années 70 a été un trio du Midwest américain du nom de Grand Funk Railroad, qui a atteint des sommets de popularité très impressionnants dans le rock. Il remplissait des stades immenses. Et on a même calculé qu'en 1970, il s'est vendu en moyenne un disque de Grand Funk toutes les quatre secondes, ce qui est vraiment hallucinant. Leur premier album, On Time, est paru en juillet 1969. Ce n'est pas un album aussi brillant que le premier Led Zeppelin, par exemple. On voit que les talents de c o m p o s i t e u r de Grand Funk sont à un stade primitif, mais on y retrouve tout de même des choses très intéressantes. On va tout de suite écouter quelques extraits de cet album parmi les meilleurs. On Time sur les a u t e s De la Radio Campus de Trois-Rivières, la Radio des Mélomanes et la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières, c'est fou! Propre émission de radio afin de faire connaître votre passion à la communauté. CIFU 891 FM vous offre la possibilité de partager vos découvertes. Vous n'avez qu'à soumettre votre projet en complétant le formulaire de dépôt de projet d'émission disponible sur notre site internet au CIFU.ca. Digital XL, le détaillant autorisé TELUS, vous offre en exclusivité une garantie de deux ans sans frais sur les appareils sélectionnés pour une nouvelle activation de 36 mois.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 Funk r a y Roll avec trois pièces tirées de leur premier album, On Time, paru en juillet 1969. On vient d'entendre un de leurs classiques, Into the Sun. C'était précédé de Time Machine, qui est le premier 45 tours que le groupe a fait paraître. Une pièce très représentative du style blues hard rock du groupe à ses débuts. Au commencement du bloc, on a entendu la pièce Are You Ready avec laquelle le groupe ouvrait souvent ses concerts devant des auditoires tout à fait monstrueux. Vous êtes à l'émission Rock Classic en c o m p a g n é e d'Alain Lefebvre, Rock Classic, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps.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 qui ont sorti leur premier album en 1969, un groupe très en avance sur son temps. On reçoit des trucs de temps en temps à la station qui se disent expérimentaux et d'avant-garde et qui sonnent tout à fait comme ce que High Tide faisait il y a 40 ans en 1969. Il faisait du hard rock progressif avec une approche originale. Le groupe était constitué du guitariste et chanteur Tony Hill qui avait des intonations à la Jim Morrison, le violoniste et claviériste Simon House, le bassiste Peter Pavly et le batteur Roger Adden.、Euh, L'étiquette Liberty s'est intéressée à eux et leur a permis d'enregistrer deux albums, dont le premier est sorti en 69, comme je l'ai dit plus tôt, et il s'intitule Sea Shanties. Il rappelle un peu Cream, mais beaucoup plus éclaté et moins accessible. On n'est pas loin de Blue Cheer non plus. On va tout de suite écouter deux pièces tirées de ce premier disque de High Tide à l'antenne de la seule station à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! <tousse> C'est u a t u o r britannique très obscur, High Tide, avec deux pièces tirées de leur premier album Sea Shanties de 1969. On vient d'entendre Death Warmed Up, une longue pièce instrumentale très représentative du style musical de High Tide. C'était précédé de la pièce qui ouvre l'album f u g u r i s t Lament. High Tide ont connu apparemment passablement de succès underground en Europe. Par contre, chez eux, en Angleterre, ça n'a absolument pas marché et ça a fini par miner le groupe. Ils ont enregistré un deuxième album en 1970 avant de se séparer. Un album homonyme、euh, moins bon que le premier et qui ne m'a jamais personnellement emballé, mais que certains apprécient beaucoup. Par la suite, le violoniste Simon House s'est joint à h a w i n d alors que les autres sont devenus des musiciens de studio. Certains amateurs de rock progressif n'hésitent pas à parler de High Tide comme étant le premier vrai groupe de metal progressif de l'histoire au lieu de Uriah Heep, qui est un choix un peu plus évident. C'est un peu tiré par les cheveux parce que selon moi, High Tide sonne plutôt comme un jam band en fait. Ils se sont réunis en 1988. Ils sont revenus ensemble et ils ont sorti pas moins de sept albums entre 88 et 90. Je ne les ai pas tous entendus, mais l'album The Flood ne m'a pas tellement impressionné. Voilà qui vient compléter ce petit tour d'horizon de High Tide. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre groupe obscur, le trio britannique The Human Beast. C'est donc un rendez-vous.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 Comme je l'ai mentionné,、euh, la semaine dernière, Credence e Clearwater Revival ont connu une année exceptionnelle en 1969, puisque ça a été l'année de leur consécration artistique et populaire. Ils ont sorti pas moins de trois albums cette année-là. Trois albums qui sont devenus de véritables classiques du rock américain. Le deuxième de ces albums, Green River, est sorti en août et il renferme des incontournables du rock comme Lodi, b a d Moon Rising et la pièce titre, bien sûr,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 Tellement beau. Oh, je t'aime tellement. Ben voyons, Amélie, qu'est-ce que tu fais avec ton BC? Passion Vélo, la place qui offre le plus vaste choix d'accessoires et de vêtements pour les mordus de vélo. Vélo de route, de montagne, hybride et urbain. Aussi, réparation de vélos de toutes marques, conseillers et mécaniciens prêts à répondre à toutes vos questions. Passion Vélo, 4,95 Barcoff à côté du Périgny. C'est fou, e s t à la recherche d'animateurs étudiants pour la session d'automne 2009.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 オペフ !Savatage! ainsi que b c o u p d'autres。L'abri des f a n a l e le mardi à 19h, sur les ondes de CFOU89-1.CFOU dans vos oreilles! sur le net, ouCFOU.ca! c l e a w a t e r Revival avec trois pièces tirées de leur album Green River. On vient d'entendre Commotion. C'était précédé de Bad Moon Rising et au début du bloc, on a entendu la pièce titre qui ouvre l'album. Un disque paru en août et qui est sorti au moment du triomphe de CCR au festival Woodstock, un des points d'orgue des années 60.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 Le festival Woodstock, justement, qui s'est tenu dans la fin de semaine du 15 au 18 août à White Lake, près de la petite municipalité de Bethel. Au pied des monts Catskills,、euh, sur la ferme laitière de Max Yasger. On dit que 500 000 personnes y ont assisté, mais que 2 millions de personnes ont essayé de s'y rendre, même qu'on a dû fermer le New York State Thruway, ce qui est tout à fait incroyable. Pour ceux qui se sont déjà rendus dans cette partie de l'État de New York, ça paraît tout à fait inimaginable qu'on ait dû fermer、euh, le New York State Thruway、euh, parce que c'est vraiment une autoroute majeure et qui est située très, très loin du site du festival. On a aussi fermé la frontière canadienne. Pour tenter d'endiguer le flot de gens qui tentaient de se rendre au festival. Pourquoi est-ce qu'on en parle encore 40 ans plus tard? C'est tout simplement qu'on avait réussi à réunir les plus grands artistes et groupes de l'époque sur l'affiche. Il manquait à peu près seulement les Beatles, les Rolling Stones, Bob Dylan et les Doors sur l'affiche. Les Doors qui avaient refusé parce que Morrison n'aimait pas les spectacles en plein air. Bien sûr, il a réalisé sa gaffe plus tard et il s'est r é v i s é pour le festival de l'île de White en Angleterre. On va tout de suite écouter certaines des performances les plus marquantes. De ces trois jours de paix et de musique. Sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, la radio des Mélomanes est la seule station à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! Mesdames et Messieurs, please welcome to the country of Charlotte. Good afternoon ladies and gentlemen. We're certainly delighted to be here today. I'd like to start off our portion of the show by giving y o a taste of a little something we call rock and soul music. I don't know if you, don't know,、uh, like、how many of you can dig how many people there are, man. Like I was rapping to the Fuzz. <laughs> right? Can you dig it? Man, there's supposed to be a million and a half people here by tonight. Can you dig that? New York State Thruway is closed, man. <laughs> Well, come on, all you big strong men. Uncle Sam needs your help again. Got himself in a terrible jam. Way down yonder in Vietnam. Put down your books and pick up a gun. We're g o n n a have a whole lot of fun. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. o p e n up the pearly gates. Well, there ain't no time. to wonder why, w e r e all gonna die. Now come on Wall Street, don't be slow. My m a n this war A go-go. There's plenty good money to be made. Supplying the army with the tools of the trade. Just hope and pray that if they drop the bomb, they drop it on a Viet Cong. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven.、Oh, open up the pearly gates. Well, I ain't no time to wonder why we're all gonna die. Now come on, generals, let's move fast. Your big chance is here at last. Now you can go out and get those reds, c a u s e the only good commie is one instead. You know that peace can only be won when they blow them all the l o w t h e Mall of Kingdom come s i n g i t One, two, three. What are you fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Louder! South Vietnam, that's fine that's Listen people, I don't know how you expect to ever stop the war if you can't sing any better than that. There's about 300,000 of you fuckers out there. I want you to start singing. Come on. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me out. Don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the p e a r l y g a t e s Well, I ain't no time to wonder why. Whoopie! We're all gonna die. Now come on mothers throughout the land, pack your boys off to Vietnam. Come on fathers, don't hesitate, but send your sons off before it's too late. Be the first one on your block to have your boy come home in a box. All right! One, two, three, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the curly gates. Well, ain't time. no Oh. Gonna die. All right. Ladies and gentlemen, Country Joe McDonald's. Volume, please. You are in the dimension of the classic. Lend me your、oh, ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of k e y、yeah. e Oh, baby, i have your mind. Does it worry you to be alone? Oh, no, n o、no. How do I feel at the end of the day? y o n l y sad because you're on your own. I tell you, never get sad no more. That happens all the time, you know it does. What do you see when you turn out the light? I don't see nothing, but it's your. Just... I gotta get my friends together. Cause all we gotta do is love now. I'm gonna take them home with me now. You gotta get all of your friends now. You gotta get hold of your friend to love. Somebody knows the way. Somebody knows the way. <laughs> you got your friend. You got your friend to love. You got your friend to love. You got your friend to love.、Yeah. You got your phone.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 Juste avant ça, on a entendu Country Joe McDonald avec une pièce qui a rempli de bonheur le public de Woodstock. I feel like I'm fixing to die rag, un diatribe féroce qui dénonçait le, le conflit au Vietnam. Précédemment, on a entendu le jeune troubadour Woody Guthrie avec la pièce Coming into Los Angeles, à la fin de laquelle il se bidonne sur la situation routière causée par l'affluence vers Woodstock. Arlo Guthrie, qui était le fils du légendaire. chansonnier Woody Guthrie. qui s'est illustré, lui,、euh, avec ses chansons contestataires dans les années 30 et la dépression. Un homme qui a eu beaucoup d'influence, entre autres sur le jeune Bob Dylan, qui lui rendait visite sur son lit de mort à l'hôpital. Arlo, lui, a connu beaucoup de succès tout de suite après le festival de Woodstock avec le film Alice's Restaurant, qui est un véritable classique de la contre-culture des années 60. Au début du b l o c on a entendu Country Joe and the Fish, le premier groupe de rock psychédélique reconnu avec la pièce Rock'n'Soul a d Music.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 s u s les ondes de la radio, les mélomanes et la seule station à faire tourner du vrai rock à t o i l e t i e n c'est Fou 89.1 FM. my baby oh baby I want to see my wife baby don't, baby don't go baby don't go baby don't go baby don't go baby don't go man you hate me so I love my baby with red d r e s s on I love my baby with red d r e s s on I'm gonna shake it all out, d a r l I know Whoa! Oh, b a b y I love that when you walk. Yeah. Want more money? Too far to show. Need to get rid of that. Go, Kate, go, go. Step i n my blue spacesuit. We can do the family off my blue spacesuit. Back that up. Got o fry. She's right by bed that night. I got a woman, be I mean that she be. Talk down my f a n c e s I'm more beating me. Yeah, coming on b a b y t of a whole lot of s h i n going on. coming on b a b y t of a whole lot of s h i n going on. We're thinking, oh, that shit a going on. Man, shake your、yeah, baby, yeah, baby, shake. Shake your baby, shake. Shake your baby, shake. Shake baby, shake. shake, baby, shake. shake, baby, shake. Oh, I love the way my love went, walk to me, go. Oh, oh, oh, Ooh, yeah. o h yeah. Oh, babe, I love that way you walk. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. oh I'll shoot you right now. Knock you up your feet. o h、oh, baby. I got a craving. Oh yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Wow! w o Oh, oh, oh, oh, love you, baby. God, God knows I do. I love you, baby.、Like、God knows I do. Take your love and baby one more time. Oh, do the stomp. Do the stomp. Oh yeah. Oh yeah. Oh, baby. Oh, baby, baby, baby. Yeah,、nah. yeah. I do not be my b u i l one more time. Yeah, I'm going home. I'm going home. I did not be my b u i l one more time. Yeah, yeah, yeah. I'm going home. See My baby, I'm gonna see my baby. baby. Oh, o baby, I p l a y the blues for you, baby.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 Look, I'm going home. I'm going home. Get home.、Yeah. Get home, baby. Look out, baby. I'm coming to get you one more time. Go on, home. ファッション Vélo、ファッション Vélo、ファッション v e l o ファッション Vélo、ファッション é l o ファはション Vélo、フ t ッション Vélo、はァッション Vélo、ファッション Vélo、ファッション Vélo、ファッショ o ファッション v l o ファッション v é o ファッション Vélo、ファッション Vélo、ファッション v é o ファッション o フ Vélo、Vélo、o o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 Service, la qualité, chez nous en b o r d c e s t Nissan. Informez-vous chez Trois-Rivières Nissan et Énergie Nissan de Shawinigan. q u é b e c p u n k s i n e n e t le site d'actualité punk, ska, hardcore et emo du Québec. Liste de concerts mis à jour quotidiennement. f i c h e d é t a i l l é e de plus de 500 groupes québécois. q u é b e c p u n k s i n e n e t c'est le site de référence le plus complet. Encouragez la scène locale sur q u é b e c p u n k s c i n e n e t C'est fou 89,1 FM, la radio autrement. Félix e a chanter maintenant, un son written Jack Bruce, que vous a entendu, je suis sûr. It's called Theme from Imaginary Western. Boulderfield Blues Band avec Everything's Gonna Be Alright, Paul Boulderfield qui était une véritable icône du mouvement blues rock à la fin des années 60. Juste avant, on a entendu Leslie West et Mountain avec le classique Theme from an Imaginary Western de Jack Bruce, une pièce et une prestation à Woodstock qui leur a permis de devenir un des gros groupes. du début des années 70 en matière de hard rock. Au début du bloc, on a entendu un autre de ces groupes qui est devenu majeur en grande partie à cause de sa performance à Woodstock avec cette pièce、euh, I'm Going Home qui a consacré Alvin Lee et Ten Years After comme un des,、euh, un des grands guitar heroes des années 70.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 Connu Avant leur passage à Woodstock, ils en sont revenus de véritables superstars et leur premier album homonyme paru en août a connu un succès immense. On va tout de suite écouter deux pièces tirées de cet album révolutionnaire qui mariait le rock à la musique latino pour la première fois sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières. La radio des Mélomanes est la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! Radio, les acteurs de l'UTBN et les spectacles à m o r a b s o l u C'est vous, moi, s t le palmarès des concours au forum. C'est vous, moi, c'est le site de radio u n i v e s t a i e le visité de visiter la f r a n c e c o p o l i C'est vous, moi, s t la possibilité d'écouter vos émissions en ligne partout sur la planète. C'est vous, moi, c'est tout ça. n présentation de La chaîne de musique, féru d'un sujet qui vous captive.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 t a n t a n a avec deux des gros c a d e a u x qu'on retrouve sur leur premier album. On vient d'entendre l'instrumental Soul Sacrifice, la pièce qui a fait un tabac au festival de Woodstock où le groupe s'est distingué. En a o 69, pièce très représentative des débuts de Santana, qui était plus un jam-band qu'autre chose. Ils n'étaient pas vraiment structurés à leur début. s e contentaient de faire de très longues、euh, improvisations qui plaisaient beaucoup au public hippie de San Francisco. C'est leur gérant de l'époque, le producteur de spectacle Bill Graham, qui leur a suggéré de commencer à travailler sur de vraies chansons structurées pour leur premier album. n a f a On en a justement entendu un exemple juste avant avec la pièce Evil Ways, le premier succès de Santana sur les ondes des stations de radio rock. L'album Santana a connu un succès f u l g u r a n t puisqu'il s'est retrouvé en quatrième position du palmarès Billboard à la fin de l'été 1969.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 De toute l'histoire du rock. Rectastic a un site web en passant que vous pouvez visiter à l'adresse w w w r o c k c l a s s i c n e t sur lequel vous retrouvez des choses pertinentes qui pourraient vous intéresser par rapport à l'émission. Il y a entre autres des playlists des émissions passées. Quand vous voulez savoir ce qui a joué dans une émission en particulier, il y a le Top 30 de Rectastic des Tops des années passées, une section balado-diffusion si jamais vous avez envie d'écouter une ancienne émission n'importe quand dans la semaine.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 Un autre groupe, un peu obscur pour la plupart des gens, mais un groupe qui a tout de même eu un impact intéressant dans les années 70, c'est le Quatuor du Michigan, The Stooges, qui mettait en vedette le chanteur Iggy Pop, bien sûr. Avec les MC5, les Stooges, ce sont、euh, les premiers groupes de protopunk consacrés comme tels. Ils avaient une attitude très irrévérencieuse et agressive qui tranchait、euh, définitivement d'avec leurs contemporains hippies. On les a déjà d'ailleurs qualifiés de dégénérés, ce que le groupe lui-même n'a jamais réfuté. Le premier album homonyme des Stooges est sorti en août 69. Il est considéré par certains comme le premier album de punk rock de l'histoire et un des grands classiques du rock de la fin des années 60. Il s'agit de, de rock à l'état primal, simpliste. Antimélodique et rendu avec Fougue. Il n'a pas été du tout populaire à l'époque et il ne s'en est pas beaucoup vendu. Mais le passage du temps a prouvé sa valeur et l'impact remarquable qu'il a eu dans l'histoire du rock. On va tout de suite écouter les deux gros canons de ce premier album homonyme des Stooges sur les ondes de la radio campus de Trois-Rivières. La radio des Mélomanes est la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est Fougue 89.1! Un... Wait. k u e p i très représentative du style simpliste, primitif, sauvage et arrogant des Stooges, I Wanna Be Your Dog, qui démontre avec éloquence l'état d'esprit de Iggy Pop et ses amis. Juste avant, on a entendu une autre pièce marquante du groupe 1969 qui ouvre l'album et dans laquelle Iggy Pop clame son insouciance et son désintérêt. Pour les grands changements et les bouleversements des années 60. D'ailleurs, Iggy Pop écrivait dans son autobiographie qu'il refusait tous les idéaux proposés à l'époque par la contre-culture et que ses motivations étaient totalement égocentriques. Évidemment, ce premier album des Stooges ne s'est pas très bien vendu, il n'a pas été populaire du tout. C'est assez compréhensible puisque Iggy Pop expliquait aussi dans son autobiographie qu'il n'avait aucun intérêt Pour les structures musicales, les mélodies ou la virtuosité technique, puisque ni la rationalité ni l'harmonie ne l'intéressaient. Iggy Pop aimait le chaos et c'est ce qui explique un peu l'aspect monotone de sa musique qui n'est définitivement pas pour tous.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 En 1 9 69, ça n'allait pas tellement bien pour les Beatles, qui、euh, sont généralement considérés comme le groupe le plus important des années 60 et comme le groupe le plus brillant et révolutionnaire de l'histoire du rock. Les Beatles, en effet, arrivaient à la fin et le groupe était、euh, complètement épuisé. On le sait, George et, et John n'avaient plus d'intérêt dans les Beatles et, et s'en éloignaient définitivement alors que Paul était seul aux commandes, tentait de maintenir le navire à flot et de motiver les autres en vain. Au début de l'année 69,、euh, le s Fab Four、euh, ont lamentablement échoué dans leur projet de film et d'album Let It Be. Ça ressemblait pas mal à la fin pour John, Paul, George et Ringo. Toutefois, à l'étonnement général de leur entourage, ils se sont remis au travail pour ce qui est. Euh, devenu leur dernier disque, Abbey Road, qui est aussi un de leurs très grands albums, un de leurs meilleurs disques des années 60, un album franchement excellent, même s'il renferme aussi des trucs plus discutables comme Maxwell's Silver Hammer et Octopus's Garden. Il renferme aussi de véritables bijoux comme Here Comes the Sun, Something Come Together et The End. Il est sorti en septembre 1969. On va tout de suite écouter quelques extraits choisis parmi les meilleurs de cet album, Abbey Road des Beatles, sur les ondes de la radio campus de Trois-Rivières, la radio des mélomanes et la seule station à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! Here comes the sun, here comes the sun. It's alright ワ9ストウゼ And I will sing a lullaby By. Once there was a way to get back home, once there was a way to get back home. I will sing a lullaby. Beatles avec la pièce The End qu'on retrouve à la fin de l'album Abbey Road paru en septembre 69. C'était précédé du classique de George Harrison, Something, précédé de deux compositions de John Lennon, I Want You, She's So Heavy et Come Together. Et au début du b l o c on a entendu Here Comes the Sun de George Harrison, un des grands albums des Beatles et celui qui a mis un point final en apothéose sur la carrière du Fafour, qui n'existait plus vraiment quand le disque est sorti en septembre 6 9 Mais ça, le public ne le savait pas, il n'était pas vraiment au courant. Et Paul McCartney a attendu jusqu'à la sortie de son premier album. Solo en avril 70, album solo intitulé tout simplement McCartney pour l'annoncer au grand public à son grand désarroi. Paul expliquait dans son autobiographie qu'il était、euh, complètement abasourdi par la fin des Beatles il avait dû faire son deuil pendant quelques mois avant de reprendre le dessus. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Annelle Lefer, Rock Classic, qui, je vous le rappelle, est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial, la deuxième partie de notre spécial 1969, Année c h a r n i è r e qui est considérée par plusieurs comme la meilleure année de toute l'histoire du rock. Dans un moment, on va entendre un des gros canons de l'année 69 avec The Fifth Dimension. Mais tout de suite, on écoute Janet Joplin avec la pièce qui ouvre son album I Got d e m n o l Cosmic Blues Again, Mama, paru en septembre 1969. Try Just a Little Bit Harder. シフォー891。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 Il faut l'enlever. Il faut l'enlever. Le thé a assez infusé. Vite, il faut l'enlever. <rire> Enlevez-la à la poche de thé. Un thé avec Stella, tous les dimanches 19h. Yeah, yeah, Avec Sédition! 891。 Dimension Avec une pièce qui a beaucoup marqué l'année 1969, le Medley de Hair, The Age of Aquarius, Let the Sunshine In. Juste avant, d e n t e n d r e j a n i s Joplin avec la pièce Try Just a Little Bit Harder qui ouvre avec brio l'album I g o t d a m n Old Cosmic Blues Again Mama, paru en septembre 1969. 16h54. L'émission s'achève et c'est déjà tout pour moi. Si vous écoutez l'émission en direct le vendredi, les palmarès C'est Fou vont suivre à 17h et la dernière porte à gauche à 20h. À 21h, ce sera Les Lutins de l'Enfer pour les amateurs de métal. Si vous écoutez la reprise du mardi, puisque Rock Classic est rediffusé tous les mardis cet été de 15h à 19h, à 19h, justement, ce sera La Brique et le Fanal avec Michel Proux pour les amateurs de métal mélodique. Et à 21h, toujours les mardis, c'est l'émission réanimation de mes amis le Dr. Pendragon et Sinistros pour les amateurs De métal plus extrême. Vendredi prochain, Rock Classic, je vais vous présenter le troisième, la troisième et dernière partie du spécial 1969, la meilleure année en matière de rock pour plusieurs. Je vais vous présenter entre autres les albums In the Court of the Crimson King de King Crimson, Amagama de Pink Floyd, de Le Deuxième Led Zeppelin et Let It Bleed des Stones pour n'en nommer que quelques-uns. Je vais donc assurément régaler encore une fois les oreilles des amateurs de rock. Je vais aussi vous présenter un groupe très obscur pour la plupart des gens, la formation britannique Human Beast. Si vous avez des demandes spéciales et commentaires, vous pouvez me joindre à l'adresse suivante, rockclassic.com, rockclassic. À commercial.com. h o t m a i l Je vous laisse avec une dernière pièce. Il s'agit d'une pièce tirée d'un autre album très influent paru en 1969, le deuxième album homonyme de la formation The Band, originaire du Canada. On v e n t en d une des pièces les plus marquantes du disque, The Night, des d r o v e Old Dixie Down, idéal pour vous accompagner sur la route. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve à 13h vendredi prochain pour une autre émission avec Les Six. q u Salut! 65. We were hungry, just barely alive. By May the 10th, Richmond had fell. It's a time I remember oh so well. Oh, wow.